Ma foi dans le monde invisible. Tout ce que je ne réalise pas avec mes cinq sens, odeur, toucher, goût, entendre et voir, est invisible.